Salut, c'est Frédéric Coster pour le Livre du Jour. Qu'on ne s'y trompe pas, devenir centenaire ou pas indiffère complètement Marthe Mercadier totalement. Et le titre qu'elle a choisi pour ses toniques mémoires, je jubilerai jusqu'à 100 ans, ne se veut ni un défi à la faucheuse ni un pari sur le calendrier. Avec son livre, la comédienne, l'une des plus populaires de France, souhaite seulement à l'heure de souffler ses 83 bougies, plonger ses lecteurs dans un bain de jouvence et offrant l'avenir comme rime souvenir, faire au temps qui passe l'humour plutôt que la guerre. Figure emblématique d'un troisième âge dont le deuxième souffle aspire encore au septième ciel, entrée simultanément en résistance sous les feux de l'occupant et en impertinence sous ceux de la rampe alors qu'elle était encore adolescente, cette battante virevoltante n'a depuis jamais cessé de lutter contre l'injustice et la morosité, s'engageant même en politique pendant dix ans avant d'en sortir écoeurée. Armé à la fois d'une fantaisie hors norme et de valeurs morales sans faille, doté d'une irrésistible faconde et d'une énergie débordante, pied de nez au bégayement chronique et à la paralysie accidentelle qui ont marqué sa jeunesse, Marc Mercadier demeure le porte-drapeau d'un féminisme et d'une féminité réconciliée et inusable. Chaque matin, l'ex-chouchoute de Mistinguette court encore au bois de boulogne avec ses gambettes de rêve. Chaque jour, l'ex-compagne du mythique Fangio, l'homme le plus rapide du monde, se conduit avec cœur, bien qu'en état d'ivresse. L'ivresse de jouer, l'ivresse de vivre, l'ivresse de jubiler qu'elle nous livre comme une recette, la recette de son succès. Je jubilerai jusqu'à 100 ans de Marthe Mercadier, paru chez Flammarion.